Book 2 99 99าสคําแสดงความเป็นเจ้าของแมวของแฟนดิฉัน de mon ami. Le chat de mon ami. Souvenir de mon ami. Le chien de mon ami. Le chien de mon ami. Les jouets de mes enfants. Les jouets de mes enfants. C'est อ e ร่วมงา e ข e งดิฉัน C'est le manteau de mon collègue. C'est le manteau de mon collègue. N ั่นคือรถของเพื่อนร่วมงานของดิฉัน C'est la voiture de ma collègue. C'est la voiture de ma collègue. N ั่นคือผลงานของเพื่อนร่วมงานของดิฉัน C'est le travail de mes collègues. C'est le travail de mes collègues. กระดุมของเสื้อหายไป le bouton de la chemise est parti. Le bouton de la c h e m i s e est parti. กุญแจโรงรถหายไป la c l é มของเสื้อหายไปกระดุมของเสื้อหายไปกระดุมขออมเตอร์ของหัวหน้าเสีย l'ordinateur du chef est cassé. L'ordinateur du chef est cassé. Qui sont les parents de la jeune fille? Qui sont les parents de la jeune fille? Comment est-ce que j'arrive à la maison de ses parents? Comment est-ce que j'arrive à la maison de ses parents? บ้านอยู่ตรงสุดถนน la m a อ s o n est s i t u น e a u bout d e la rue. La m a i s o n est s i t u é e a u bout d e la rue เมืองหลวองขอ่งสวิอตรงนอรงสุดถนน่ดถนนอ่อ่รอยูร c สุดถนนบ้านอยู่ตรงสุดถนนบ้านอยู่ตรง c ุดถนนบ้านอยู่ตรงสุนนงสุนอ่งสอ่อรอร Quel est le titre de ce livre? Quel est le titre de ce livre? L'œuf, l'œuf de mon voisin, comment s'appellent les enfants des voisins? Comment s'appellent les enfants des voisins? L'heure de fermeture de l'école, à quelle date sont les vacances des enfants? À quelle date sont les vacances des enfants? Qu'un mois, travaille de quelle sont s les heures de consultation du médecin? Quelles sont les heures de consultation du médecin? Quelle s sont les heures d'ouverture du musée? Quelles sont les heures d'ouverture du musée?